Lors de notre dernier entretien sur les ondes consacré au livre de l'Apocalypse, nous avons entrevu comme une fresque de l'histoire du christianisme au cours de vingt siècles. En effet, les caractéristiques de sept églises d'Asie mineure, à l'époque où l'apôtre Jean était pasteur à Éphèse, illustrent de manière fort suggestive les sept étapes franchies depuis par la chrétienté. 1 l'église du premier amour, c'est-à-dire l'église primitive, 2. celle des souffrances et de la persécution du premier au troisième siècle, 3. Trois, le mélange et les compromis dès le quatrième siècle, 4. l'autorité de la tradition pendant le Moyen-Âge, 5. le sommeil spirituel du protestantisme après la réforme, Et dès notre époque, 6, la fidélité à la Bible dans les petites communautés détachées des grandes confessions, avant que ne se constitue, 7, la super-église des illusions à la fin des temps. Si nous avions eu le temps, nous aurions pu découvrir ces mêmes sept caractéristiques en suivant le fil de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est dire que le peuple de Dieu sous la loi et le peuple de Dieu sous la grâce ont franchi sensiblement les mêmes étapes. Quant à la dernière section de l'Apocalypse, la plus importante, puisqu'elle remplit les chapitres 4 à 22, elle ouvre l'horizon de l'avenir. Mais n'abordons pas cette section sans mentionner un fait essentiel que j'appellerai l'alternance ciel-terre. Car la scène se déroule tantôt au ciel, tantôt sur terre. Alors que la planète s'apprête à accueillir ici-bas l'antéchrist, le surhomme qui détiendra tous les pouvoirs politiques, économiques et religieux. L'apôtre Jean est comme transporté au ciel, où il contemple le trône auréolé des éclatants reflets de la gloire céleste. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Apocalypse 4, 1. Quelqu'un. Un mot à inscrire en majuscule, car il ne s'agit pas de n'importe quel personnage. C'est la révélation de Jésus-Christ, se manifestant comme juge et seigneur. Et pour bien montrer qu'en dernier ressort, il est le seul digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Apocalypse 4, 11. Le ciel se remplit de louanges parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 31. La révélation d'un livre scellé de sept sceaux. Apocalypse, chapitre 5 en sera la première conséquence. Dans l'Antiquité, les livres, c'est-à-dire les rouleaux de parchemin, étaient scellés par l'expéditeur et ne devaient être décellés que par le destinataire. Et plus il y avait de sceaux, plus précieux était le document. Un livre cacheté de sept sceaux devait donc contenir un message transcendant. Ce livre de l'agneau, entrevu par l'apôtre Jean en Apocalypse 5, est pour lui d'une telle importance qu'il est persuadé Que nulle créature terrestre ne saurait être digne d'en ouvrir les seaux. Mais alors que le prisonnier de Patmos se lamente à ce sujet, une voix retentit du ciel pour le consoler. Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Apocalypse 5, 5. Mais qui est ce lion de Judas et ce rejetant de David Une fois de plus, L'Ancien Testament vient à la rescousse pour nous aider à comprendre. Au chapitre 49 de la Genèse, le patriarche Jacob présente par avance le Messie sous les traits du lion de Juda. Des siècles plus tard, ce même Messie est annoncé comme le rejeton de David qui, un jour, règnera sur les nations. Mais si Jacob, le roi David et les prophètes d'autrefois affirmèrent par avance leur foi au Messie, Il n'aura pas été dédonné de déchiffrer le calendrier de Dieu et de mesurer l'intervalle qui les séparait de l'accomplissement de leurs prédictions. Il n'empêche qu'un jour, bientôt, Jésus-Christ se manifestera comme le lion de Judas qui rugit et terrasse ses ennemis, afin que l'humanité puisse enfin l'acclamer comme le prince de la paix assis sur le trône de David. Nous l'avons dit, la révélation des chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse concerne le ciel. Aussi Jésus y est-il consécutivement présenté sous un troisième aspect qui fait contraste, celui d'un agneau, devant lequel les chorales célestes s'unissent pour l'adorer, Apocalypse 5, 9. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » Il peut paraître paradoxal qu'au moment où la gloire du Fils de Dieu va éclater en puissance sur notre planète, les cantiques célestes se polarisent sur le thème d'un agneau immolé. Quoi de plus faible qu'un agneau Et encore un petit agneau selon la signification spécifique du mot employé par Jean dans l'Apocalypse Mais ce paradoxe s'explique aisément par une vérité qui traverse toute la Bible, une vérité qu'en écrivant à l'église des Philippiens, l'apôtre Paul a admirablement résumée. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même. Il paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. L'apôtre rappelle ainsi la mort sacrificielle du Christ à la croix du calvaire. C'est l'agneau immolé d'Apocalypse 5. Mais comment poursuit-il en proclamant C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 5 à 11. Le nom souverain. C'est le lion de Juda, le rejeton de David, le juge assis sur le trône. Toutefois, il fallait que d'abord Jésus s'abaisse et paraisse comme un agneau immolé, avant d'être proclamé roi des rois ici-bas. La légitimité de ce règne est donc attestée par un document transcendant et irréfutable, précisément le livre dont se saisit le Christ dans la gloire céleste, pour ensuite ordonner à ses anges d'en délier les sept sceaux sur terre. Ce sera le sujet du chapitre 6 de l'Apocalypse. Peut-être avez-vous ici une question. Quel est donc le contenu de ce fameux livre scellé, entrevu par l'apôtre Si tous les habitants du ciel s'unissent dans un concert de louanges parce que l'agneau immolé est digne d'en faire ouvrir les seaux par ses anges, c'est vraisemblablement parce qu'il détient la preuve des droits légitimes de Christ sur notre planète qui, juridiquement, lui appartient. Certes, il a momentanément prêté la terre aux hommes, et il a même permis que pour un temps limité, toute la puissance et la gloire des royaumes de cette terre soient données à Satan. Luc 4, verset 6. Raison d'autant plus péremptoire, alors, pour qu'à la veille de l'avènement du futur royaume céleste parmi les hommes, une charte de base montre à quel point l'humanité entière se doit de se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Songeons un instant à nos présidents, nos chefs d'État ou nos émirs contemporains. Comment réagiraient-ils si, de but en blanc, on leur décrétait Vous n'avez aucun droit sur le moindre mètre carré de votre pays ou de votre empire, car, sur le plan juridique, tout appartient au seul roi digne d'occuper l'office de seigneur des seigneurs ici-bas Or, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, ils s'en convainquent, bon gré mal gré, Chaque fois qu'un saut du livre éclatera sous l'ordre du Tout-Puissant, un nouveau jugement divin subjuguera les hommes. Ils récolteront ainsi ce qu'ils ont semé pendant les millénaires, en exploitant leurs semblables, souvent en toute impunité. Et tandis que s'exerceront ces effroyables jugements, l'humanité sera progressivement purifiée des maux qui l'ont toujours affligé. Véritable nettoyage de printemps indispensable pour une société corrompue qui a violé toutes les lois de la morale, afin qu'au moins les générations de demain puissent enfin connaître une vraie paix fondée sur une justice digne de ce nom. Déjà, le prophète Esaïe l'avait annoncé il y a 25 siècles, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Esaïe 32, 17 Cette félicité future et éternelle sera évoquée dans les derniers chapitres de l'Apocalypse que nous survolerons en temps voulu. Elle doit cependant être précédée d'une période de jugement, mouvementée, bouleversante. Mais comme nous l'avons déjà dit derrière ce micro, cette période sera raccourcie au maximum. Le Seigneur l'a promis lui-même, évangile son Matthieu, chapitre 24, verset 22. « À cause des élus, ces jours seront abrégés. »« Ces jours abrégés !» « N'excèderont pas trois ans et demi ou sept ans, mais trois séries de jugements divins s'y concentreront. 1. L'ouverture de sept sceaux, chapitre 6 à 8. 2. Les sonneries de sept trompettes, chapitre 8 à 11. 3. Le déversement des sept coupes de la colère de Dieu, chapitre 16. Des jugements qui se superposeront et se télescoperont au point qu'à l'ouverture du dernier saut sonnera déjà la première des sept trompettes et que la dernière de ces trompettes n'aura pas retenti que déjà les coupables auront bu aux sept coupes de la colère de Dieu. Quelle est cependant la proclamation qui accompagne l'ultime sonnerie de trompettes Apocalypse 11, versets 15 à 18. « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ » et il régnera au siècle des siècles. Dès l'instant où le livre de l'agneau sera délié de son septième sceau, le royaume du monde sera donc adjugé au Fils de Dieu, et tout genou fléchira devant lui. Christ, l'agneau de Dieu, est digne de délier les sceaux du livre, parce qu'il a été immolé à la croix. Il est digne d'occuper le trône du gouvernement mondial, parce qu'à la croix, il a désarmé l'usurpateur, tout en libérant une multitude d'hommes et de femmes de la condamnation qui jusqu'alors pesait sur eux. Il faut donc que les sceaux s'ouvrent, entraînant ainsi toute une succession de malheurs, pour qu'ensuite le monde connaisse enfin la vraie justice, la vraie paix, le vrai bonheur. Lors de notre prochaine émission, nous verrons quelque chose de la sévérité et de la rigueur de tous ces jugements. Et à cet effet, nous vous engageons à lire d'avance les chapitres 6 à 10 de l'Apocalypse. Mais d'emblée, ne perdons pas de vue la raison d'être de tous ces châtiments mérités, ils sont nécessaires avant l'apparition glorieuse et prochaine de Jésus-Christ revenant sur terre. À bientôt.